Oana? De lamp, een poudreer, l'homme, een animal, die sous le signal d'alarme. S'en empire à toute saison, à tout beau jour. C'est quoi la solution pour sortir de ces pièges qui nous pendent? En doutons. Déjà nous sont pas effacés, 400 ans d'esclavage Ils pensent que mes frères et moi, on va être sages C'est pas ce y a quelques képis, quelques poulets qui, à longueur de journée traînent dans nos cités Que vous arriverez, réussirez à nous faire peur Vous savez beaucoup, vous, vous, vous pouvez vous les foudre. La poussière qui irrite tes yeux, provient de ma poudre mes paysages Désolé, mes pensées s'entrechoquent Lointaines les belles époques À l'église dans les poches C'est moche, c'est hoche Je ne vais pas rester là à ne rien glander. Attendre de passer l'arme à gauche Car belle est la vie quand je vois Le temps défiler, courte elle est aussi oh.